Réalité augmentée, la techno à yeah, un, un autre niveau. Shut up and take my money. Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné qui est avec vous pour vous accompagner 60 minutes en votre compagnie. Je ne suis pas seul avec moi deux collaborateurs, Luc Desomos. Bonjour, Luc. Salut, Jean-Benoît. Et aussi Dominique Simard. Bonjour, Dominique. Hey, salut, ça va bien. Hey, je pas fait d'erreur ce fois-là. Bon ça va venir. Non, ça... <rire> le show est jeune. Merci, tu es pas encourageant. C'est euh, plaisant, c'est le fun. Hey, <rire> gars, je suis là pour mettre tes pendules à l'heure, comme dirait l'autre. Ouais. Donc, euh, l'émission. Réalité augmentée, bien sûr, on parle un peu de techno, beaucoup de jeux vidéo. On va commencer comme à notre habitude par parler des jeux que vous avez eu entre les mains cette semaine. Vas-y donc Dom. Euh, pas une grosse surprise, j'ai joué à Halo 4. En fait, j'ai pas joué, j'ai j'ai plus su. Eu, euh... as vécu Halo 4 Oui, exactement. Ça, ça, je suis rentré de plein fois dans Halo 4 et je n'ai pas été déçu. Puis, honnêtement, j'ai joué un petit peu au basketball parce que j'étais un grand fan de sport. Puis, ben écoute, NBA 2K, qui, qui, qui, qui est la licence de sport par excellence, tout sport confondu, toute compagnie confondu. Fait que j'ai renoué un peu avec l'action cette semaine. Et puis, ma foi, euh, qui se méritait pas loin d'acheter depuis au moins cinq ans, une note parfaite, ben cette année, ça va être encore le cas. Donc, ceux qui veulent jouer à un excellent jeu de sport, là. pas de bug, un peu comme à la <coughs> NHL, mais NBA 2K13 cette année, là. encore un titre très solide entre les mains de 2K Sports. Je que... vois pas de quoi tu parles de bug, là. <rire> je, je comprends pas. C'est ça la différence entre faire un jeu, mettons, qui est rushé à chaque année, puis un jeu que tu vois que les, les développeurs ils ont mis beaucoup d'argent dessus, même s'ils ont le monopole quand même, tu comprends? Ouais. C'est ça la différence entre les deux, mais bon, euh, c'est pas mal ça, j'ai joué honnêtement, parce que Halo, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modes. À, à combler dans le jeu, donc c'est quand même assez long. Fait que j'ai pas, euh, pas plus mis de temps sur d'autres choses, parce que je voulais vraiment m'investir à fond. Fait que pour une fois, mmh, t'as okay. pas 12 jeux différents que t'as joué dans ta semaine. C'est le fun, on dirait que t'es humain, là, cette semaine. <rire> on dirait. On dirait. Ouais, ben, j'ai eu ça, puis une maladie, donc, c'est comme... C'est ça qui m'empêchait de jouer ça un peu, mais euh, ça, ça c'est pas un podcast non plus de médecine qu'on fait, fait que ça intéresse pas le monde de savoir qu'est-ce que j'avais, donc... Euh, c'est ça. <rire> Toi, Luc, de ton côté Ben moi, je pas eu le temps de jouer beaucoup parce que j'avais fallait que je finisse mon essai routier de la Volt cette semaine que j'ai retourné tristement ce matin avec beaucoup de tristesse et mélancolie. Euh, fait que j'ai joué pas mal à Angry Birds Star Wars, puis c'est le jeu que je vais vous parler de ce soir. Parfait. D'ailleurs, ce sera la première chronique après les nouvelles. Moi, de mon côté, euh, j'ai poursuivi mon aventure avec les euh, Pokémon, euh, Pokémon Noir version 2. Euh, aussi, j'ai joué à Assassin's Creed 3. Je vais déverser mon, mon fiel, ma hargne, dans les prochaines minutes. À la toute fin de l'émission, je ferai ma critique du jeu à ta boy. Est-ce que tu est as le piton de censure prêt à peser dessus? Ben, il faudrait que tu en sortes un, là, une clochette, un bip ou... Non, mais en <rire> fait, faut, wow, wow, wow. je vais essayer Donc de me fois, retenir. Tu m'as d'être oh, assez gentil, bref et concis envers EA pour euh, NHL cette année. Pis toi, tu vas aller démolir un, un titre de non-studio de Montréal. Je trouve ça un peu. Euh... Pas toi, le... Tu donnes tous les droits, finalement. <rire> c'est ça. dirais <rire> pas le démolir. C'est pas tout à fait ça. C'est que c'est plus de la déception que de la ça, hargne. contre okay. le jeu. Puis je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans l'émission. Donc voilà pour mes jeux cette semaine. C'était les deux titres auxquels je me suis adonné. Pour... Euh, Jean-Benoît, avant que tu continues, moi j'avais juste une chose à dire. Vas-y. Peut-être qu'à un moment donné, tu sais, les joueurs ont un réel pouvoir entre les mains qu'on serre pas, qui s'appelle acheter des jeux au détriment des autres. Ah, le portefeuille. Ouais. Ce serait peut-être quand même des développeurs importants. disent que ça serait peut-être temps qu'on délaisse le monde du A, qu'on s'arrête vers le, le monde indépendant, que eux, les studios indépendants, ils prennent le risque d'eux, ils nous donnent du contenu frais, original, que tu regardes des studios comme il y a l'année passée, que ça a été carrément dit par la directeur là-bas, il dit « Ah, nous autres, on n'osera plus sur une nouvelles franchises, on va se concentrer sur nos vieilles franchises pour on va essayer de faire de l'argent avec ça. » OK, ça veut dire que tu es en train de me dire que tu vas me pitcher du même produit à chaque année, aucune originalité, Euh, aucun risque à prendre, ça va toujours être le même produit. wow, bravo, félicitations, là. je vais aller acheter des produits, c'est certain. Ben, ben, ça fait depuis les années 90 qu'ils font ça avec tous les jeux de sport. Pourquoi ouais, mais c'est parce que. Ça, ça marche, tout le monde l'achète. Oui, bien, je pense que c'est correct. Je peux comprendre qu'une fois par année, ils ne peuvent pas réinventer le monde non plus à chaque année. Euh, là, ce que j'en ai, c'est que tu vas l'avouer carrément à toi-même. Ah, oh, ben, les nouvelles licences, si on veut plus rien savoir. c'est trop risqué pour nous autres. On va y aller avec les, les sources sûres, des les jeux plates pareils à chaque année. Là. Savez, à, tourner... Moi, j'ai un petit conseil pour tout le monde, les joueurs. Tournez-vous donc vers le marché indépendant, s'il vous plaît. Là. Mais je vais faire euh, je, vais, je vais faire peut-être euh, donner quelques personnes là, des tripes de bande dessinée, mais le jeu vidéo n'est pas si mal que ça avec ses franchises. Là. Ça fait pas 70 ans qu'on est avec les mêmes personnages. Veux, non, veux pas, sauf... ouais mais sauf qu'on s'entend que tu les BD, tu peux aller partout. Tu n'es pas, pas confiné dans un carcan. Tandis qu'un jeu... Euh, Quand tu as fait, mettons, un scénario, une histoire, tu as fait le tour, au moment donné, est c'est comme, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Ah euh, ouais, ouais, On pourrait faire ça. Ah non, mais ça, ça a déjà été fait dans un autre jeu. OK. Euh, ouais, on pourrait faire ça. Ouais, mais ça, ça a déjà été fait dans une autre franchise aussi. Fait que tu sais, le joueur va toujours être parti avoir un élément, mettons, qu'il a déjà trouvé dans un autre jeu, mais peut-être qu'il était mieux amené dans l'autre jeu, justement. C'est là qu'il y le problème. Ouais. Non, non t'as pas tort. L'indépendant est un bon petit marché. D'ailleurs, cette année, encore une fois, il y a d'excellents jeux qui sont sortis de ce côté-là. C'est Parce que. non risquent. plus, mais... Ils risquent. Ils ont pas peur. Ouais. Le pays qui va arriver, c'est qu'ils ah, vont se planter puis ils vont faire d'autres choses et tout, mais au moins, ils risquent. Ils, ont, ils essaient de faire quelque chose d'original. De, de, de, ouais, c'est parce que la... la, la, la... partie la plus difficile pour les gros studios, c'est les actionnaires. Ben exactement, c'est ça. C'est la, la bénédiction des gros studios parce que c'est ça qui leur donne le budget pour être capable d'aller faire des jeux triple A, euh, super incroyables. Mais c'est aussi la malédiction qui fait que si tu fais pas plaisir aux actionnaires, actionneurs, c'est ce qui, ce qui m'écart un peu avec le truc du jeux vidéo depuis de quelques années. tu sais, sur le gâteau, ça a vraiment été le, le rachat parier euh, de Bioware. ça j'ai pas compris encore tu sais, buyware, fallait, il, il, il manquait tu vraiment d'argent tant que ça pour se faire racheter parier Je veux dire, tout le monde a sacré le camp là bas parce qu'il n'était plus capable de travailler sur les ordres de IA. qui arrête de me dire oh, parce qu'on est allé voir d'autres projets non non vous aviez plus le contrôle là, puis vous n'aviez plus faire ce que vous vouliez comme avant là, puis vous avez décidé de sacrer le camp c'est correct moi, moi j'accepte ça sauf que allez pas De, en me disant que dans le fond, ah oh, ben c'est parce que euh, on n'avait on plus vraiment la flamme du jeu vidéo, on a dû ça dans l'autre domaine. Non, non, c'est parce que y, vous a tout gobé votre énergie, c'est juste ça. Là. Ça vous tend-tu ah. euh, un petit tour euh, de l'actualité? que oui. on, on avait quelque chose à, à parler, mais il fallait que ça sorte. Ça, on, on a une crotte sur le cœur, c'est correct. Ça, ça c'est juste que moi, minutes. en 2013, euh, ma vision des choses va vraiment essayer de, de, de faire connaître là, au maximum le marché indépendant. Parce que juste au Québec, le nombre de studios qu'on a, que le monde ne connaisse pas, c'est fou. Oui, c'est vrai ça. Il faut, faut faire quelque chose. Il faut les faire connaître, ces gens-là. Parce qu'ils travaillent très fort. Euh, bien souvent, c'est leur famille qui est impliquée là-dedans. C'est leur argent. C'est leur hypothèque qu'ils mettent. C'est toute leur petite économie. Puis si on les aide pas, il n'y a personne qui va les aider. Là. Faut faut les faire connaître parce qu'ils ont des petits bijoux entre les mains, bien souvent. Tu n'as pas tort. As pas tard, mais il y a quand même des grosses boîtes qui font des choses intéressantes. C'est euh, ah oui, oui, oui, ma première sûr. nouvelle, euh, entre autres, euh, la gang de chez euh, Valve qui euh, sont en train de produire le Source Engine 2. C'est euh, Game Noel qui a euh, lui-même avoué ça en entrevue. Euh, je sais pas si s'est échappé, mais il a mentionné, entre autres, que ça faisait un bon petit bout de temps qu'il avait commencé à travailler là-dessus. Et là, bien sûr, les rumeurs d'un Half-Life 3 euh, sont lancées euh, de plus belles. Parce que ça fait longtemps que le 2 est sorti, le 2 épisode 1 épisode 2 sont sortis. Puis on n'avait pas de nouvelles, c'est en train de dormir dans un coin. Et là, tout d'un coup, une bombe qui ressort comme ça. Donc, le nouvel engin de travail, le nouvel engin graphique, le Source Engine 2, qui est présentement en train de se faire fabriquer. C'est la gang de chez fortune qui ont eu l'information. Donc, qui sont allés voir directement Game Noël dans un party. Puis ils ont commencé à poser des questions, puis le gars s'est échappé. Prédiction hein? ici, f 5 3, prochaine génération de consoles. Ça serait non, tout sûrement. un lancement, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais Valve, on parle de groupe et de studio indépendant. Là. Valve, c'est le plus gros studio qui traite ses, euh, ses clients comme, un, comme si c'était un studio indépendant. Eux ben, autres en donnent du stock. Autres... Regarde avec Steam seulement. ouais c'est ça. Ça amoindrait les choses. Je veux dire, tu regardes les, les, les, les spéciaux que tu peux avoir là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, le monde, il en voulait plus de Left 4 Dead pour l'instant. Tu sais, ils en ont sorti deux. Mm -hmm. le, le deuxième, ça s'est dit, non, non, ça ne remonte pas un autre troisième, s'il vous plaît. Puis, regarde, ils attendent. C'est ça. Ils attendent ben que non, ce soit le bon temps. Ils ne nous garagent pas. Tu sais, ils auraient pu le faire cette année. Ils nous sortent encore un Left 4 Dead. Surface, la vague des zombies, présentement, qui est très forte dans le jeu vidéo. Ils l'ont pas fait. Ils se concentrent sur d'autres choses. Puis, c'est bien correct comme ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est un studio qui, va donner, qui veut redonner mm. euh, à, à ses clients, garde de, des extensions pour Portal, puis des choses comme ça. Puis ils, ils se sont même battus contre Microsoft parce que Microsoft ne voulait pas qu'eux autres donnent du stock sur Xbox Live. Ils sont partis sur le PlayStation Network à la place pour ben, ça. Tu vois, t'sais. ça, c'est à contraire ouais. parce qu'au début. Euh, les jeux de Valve, ils n'étaient pas supposés d'atterrir sur la PS3 parce qu'il y a eu un, un froid entre Sony et euh, justement Game New World euh, ouais. et Valve. Puis au, au dernier E3, justement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils disaient Ah, ben écoute, euh, ouais, ben nous autres, on, Microsoft, A1, ah, ouais, ils veulent nous faire payer pour du ça qu'on donne gratuit. OK. Enfin, Sony va te faire tous nos jeux, puis sur Microsoft maintenant, ben, ils veulent attendre, c'est tout. C'est ça. Tu sais, c'est. mais Juste pour dire qu'on aime Valve. Ouais, ouais. Tout le monde aime Valve. Tous joueurs devraient aimer Valve, au moins sur un aspect. Que ce soit sur un jeu, sur Steam, euh, quelque chose comme ça. Là, ouais. Si vous n'avez jamais essayé Portal, euh, c'est le temps. Ah non, vous, euh, vous êtes damnés, là Si vous n'avez pas, euh, si pas essayé Portal, là, ça vous prend ça dans votre expérience de gaming. D'après ouais, moi, tout Portal joueur il y a au moins un jeu de Valve chez eux. Que ce soit Steam installé, que ce soit Left 4 Dead, que ce soit Half-Life, que ce soit Portal, il y a au moins un jeu là-dedans que tu as chez toi, c'est sûr. Ouais. Ça ressemble beaucoup à Google hein, dans la façon de procéder pour euh, Valve, dans la liberté qu'on offre euh, aux travailleurs ouais. de dire « faites vos projets un peu » puis euh, la liberté, puis tant que ça reste, t'sais, que la propriété intellectuelle reste dans l'entreprise, on va aller de l'avant, c'est de la recherche et développement tellement facile à faire. C'est une mentalité d'entreprise qui euh, amène les gens à se surpasser pas à se sentir apprécié dans le cadre euh, de, de, de la business. Puis ça, c'est tellement gagnant. Il y a tellement peu d'entreprises qui mettent ça de l'avant, Oui, ouais, parce que maintenant, c'est juste l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, puis euh, jai tout oublié quoi Ah oui, l'argent, c'est vrai. Parlant d'argent, la gang de, ces, de chez Research in Motion, court après <rire> le cash, actuellement, sont à fignoler les les derniers trucs là, pour leur OS BlackBerry 10, qui va sortir le 30 janvier. On a finalement une date. Là, on va tenter de faire concurrence à Apple et Google avec les téléphones de nouvelle génération, le BB10. comme on surnomme pour BlackBerry 10, euh, va être lancé, on dit, dans plusieurs pays à travers le monde en même temps. On veut lancer le BlackBerry Flow qui va être une nouvelle expérience qui va permettre, dit-on, de euh, naviguer, euh, de faire de la navigation intégrée à travers les applications. Et le BlackBerry Hub qui regroupe euh, en groupe une application, tous les messages, notifications, fils d'informations et événements du calendrier, donc au lieu que ce soit dans différents supports, Je ne vois pas là encore de truc euh, vraiment euh, novateur, mais c'est dans la façon de l'appliquer euh, qui euh, sera intéressant de voir... Euh, BlackBerry qui n'est pas mort encore en Europe euh, et en Grande-Bretagne entre autres il euh, y a encore un marché euh, parce que là-bas là, en euh, les textos sont gratuits là, euh, ils ont leur service de messagerie puis euh, comme là-bas les textos ça coûte très cher ça leur permet de survivre euh, mais euh, l'entreprise canadienne Research in Motion qui mise très très gros euh, ça ne fonctionne pas BlackBerry 10 là, oubliez ça, c'est mort ben, Justement ouais. j'ai un bon feeling pour ça d'après moi ils vont revenir sur, au devant du marché avec ça Ça me surprendrait. Trop peu, trop tard. Ah oui, ouais, ah! j'ai de la misère à croire à ça. On en a parlé, nous autres, euh, justement, dans la Force AG euh, qu depuis quelques semaines. Puis euh, moi puis Steve, on est, euh, on est pas mal enthousiaste du nouveau produit qui va nous emmener, justement, en 2013. il y a toujours une volonté, quand tu es en arrière, de rattraper les autres. Le problème, c'est que ça fait presque une génération complète de téléphones qui ont sauté. C'est dur de rattraper tout ça. Puis en plus, avec les gardes de brevets, attends-toi. Ou est-ce que, est que même si ça fonctionne, ils vont se faire attaquer de tous bords, de tous côtés parce qu'ils vont reprendre certaines idées qui sont sorties depuis un bon nombre d'années déjà parce qu'ils ont sauté cette génération-là qui mettait en application en premier lieu ces nouvelles idées. Je pense pas qu'ils auraient mis de l'argent de la recherche et de développement dans un nouveau BlackBerry s'ils ne pensaient peut-être pas que ça marcherait, là. mais qu bon, qu'est-ce tu sais, que en fait, sauver ta peau à un moment donné là, ouais je mais dis... je veux dire tu sais si ont tout investi puis ça fonctionne vraiment pas pour tu sais avec un nouveau téléphone moi je pense que non je pense qu'ils tiennent quelque chose entre les mains là. je pense en tout cas je leur souhaite honnêtement là, mais euh... regarde la, la, la tablette Blackberry le Blackberry Playbook c'est pas une mauvaise tablette j'en ai une je n'avais acheté une pour moi Puis, je veux dire, je l'ai adoré le temps que je l'ai utilisé. C'était un format qui était, qui était le fun. Pouces, ça pas, j'aimais ça. Apple a sorti l'iPad mini qui est exactement la même grosseur. Mais je trouvais ça merveilleux. C'était bien plus facile à traîner. Ça, ça rentrait dans ma poche de manteau. Fait que c'était facile à traîner au bureau. Lire mes, des livres là-dessus euh, sur mon heure de dîner, c'était parfait. La seule affaire qu'il n'y avait pas, c'est des applications. Fait que <rire> le problème, c'est que ça, c'est faut que tu convainques les développeurs de développer pour ton OS... puis qu'ils vont être capables de faire de l'argent en développant pour ton OS parce que présentement, il, il les développeurs, ça ne savent même pas. Euh, tu peux développer pour Apple, puis pour Android, tu vas faire de l'argent pour BlackBerry, tu même pas sûr. puis pas rien que ça, Et Luc. faut que tu convainques les gens de l'acheter ton téléphone avec des contrats de trois ans. Je sais là maintenant, c'est un peu plus flexible. Le, euh, le Canada a ouvert un peu les lois par rapport à ça, mais tu as quand même un engagement que tu dois prendre envers un téléphone Et envers ouais. une marque qui ne t'a rien montré de, de très, très palpitant dans les dernières années, qui est sur le bord non, du non. gouffre, c'est-tu pour le client intéressant d'aller hmm, « j'ai le choix entre deux produits ». Euh, entre, ben en fait, pas deux, là, on s'entend, il y a des gammes euh, quand même assez vastes de téléphones intelligents et d'Apps Phone. Euh, tu sais, tu as le choix entre le, le mystérieux BlackBerry 10 ou encore le iPhone qui est mis en place depuis belle lurette et qui fonctionne bien ou encore les, euh, les téléphones Android ou avec euh, Windows 8. C est, c est ah ben ça. Moi, les gars, euh, j'ai vu d'espoir. Donc... On va ouais. attendre. On verra Parce bien. Faut, faut pas... Il ne faut pas enlever Windows les téléphones, euh, les téléphones Windows. Les, les, Alors, les Windows Phone, c'est... C'est pas nécessairement euh, quelque chose qui, qui est populaire présentement. Il y a beaucoup de modèles, mais t'entends pas beaucoup de gens qui disent Ah, moi j'ai un téléphone Windows mais avec la sortie de Windows 8, avec l'interface Xbox qui est semblable, euh, le monde va se retrouver là-dedans. Fait que ça va être de à pousser certains acheteurs à aller voir ce téléphone-là de plus en plus. Fait que BlackBerry, il y a plus juste deux personnes à se battre contre Ils ont trois compagnies à se battre compte ça ça. Ça, ça, ça, vient, ça vient difficile. Là. Puis ça dort au gaz depuis une couple d'années. Euh, faut, faut qu'ils se réveille j'aimerais ça que Blackberry euh, sorte de, de, du marasme qu'ils sont dedans présentement parce que c'est quand même une compagnie canadienne, c'est un ouais, fleuron canadien et c'est en train de mourir personne ne veut voir Blackberry mourir, c'est pas parce qu'on dit qu'ils dorment au gaz et qu'ils sont mieux de se réveiller qu'on les aime pas, mais euh, c'est le temps, c'est là, là ou jamais fait que le Blackberry 10, il faut que ça marche ben, moi je te dis que j'ai un bon feeling honnêtement, là, mais on verra bien là. Mais mmh, euh, j'espère. Chose intéressante, le gouvernement américain qui a certifié la sécurité du BlackBerry, parce qu'on sait que BlackBerry, c'est beaucoup un téléphone qui est utilisé dans les domaines d'affaires, dont au gouvernement américain, on avait des ententes. Donc, on leur a fait tester avant. Puis eux, disent que c'est béton. Mais est-ce que le fait que ce soit béton pour le gouvernement, ça va rendre ça intéressant pour la clientèle, celle qui, on s'entend, va faire survivre la marque? C'est une autre notion, c'est un, un pas, là. Ça dépend toujours des organismes gouvernementaux américains qui ont testé le téléphone. Si c'est ouais. la défense, ces choses-là, oui. Si c'est juste des petits départements euh, où la sécurité est moins importante, ben là, c'est ça. la ça, le le CIA. Mais, tout mais, ouais, pas important, <rire> mais, là. <rire> mais normalement, quand ils disent que ça a été testé, euh, ça devrait être euh, par la défense nationale, des choses comme ça. Normalement, BlackBerry sont reconnus pour avoir des OS quand même assez solides, là, sécuritairement, ces choses-là. fait. Ça, j'ai pas trop peur. C'est plus faut, faut qu'il faut pas qu'ils font qu'il qu fasse juste attirer les, les, euh, les compagnies. Faut, faudrait Il faudrait qu'ils soient capables qu'ils puissent attirer aussi euh, le consommateur. c'est ce que je pense qu'il faut pas maintenant. C'est que BlackBerry, avant, c'était vraiment axé sur ceux qui avaient des entreprises, des gens d'affaires. Là, je pense qu'on faut essayer d'aller chercher une clientèle plus jeune aussi. C'est ça, c'est ça que ça leur fait. Je suis pas mal sûr c'est ça qu'ils veulent faire. Parce que moi, j'ai vu, en tout cas, si c'est ce qu'on a vu comme modèle, Blackberry, euh, le téléphone est très joli. Là. Est -dire, euh, fait en tout cas, moi, j'ai hâte de voir honnêtement. Là. On va ça. voir ce que ça va donner en début 2013. Mais bon, euh, je ne lance pas la pierre, j'attends de voir. Mais ouais. c'est sûr que si ce plante là c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Non, non, ça, c'est clair. Achetez, ça, pas <rire> achetez pas des actions. Seule précaution, achetez pas des actions, s'il vous plaît. Ça dépend. Si vous aimez le risque. Ouais, c'est peut-être le temps des de actifs. Nokia existe encore. Oui, à cause de Microsoft. Ah, ouais, mais, mais, mais si Microsoft mais... vient les acheter, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y, y a quelque chose de certain si BlackBerry euh, fait faillite ou si ça ne va, va plus tellement bien, c'est sûr qu'ils vont se faire racheter. Ah, Puis l'autre compagnie qui va les prendre, il va avoir déjà quelque chose de solide entre les mains. Ils vont déjà une bonne base. Que... C'est ça, mais c'est savoir qui va les racheter et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est probablement pour les brevets. Ouais, Mais une compagnie comme Amazon qui, qui s'en va tranquillement vers le marché des téléphones, ils veulent eux autres aussi embarquer dans ce marché-là. ben peut-être ça pourrait être quelque chose de bon pour eux. Autres. Mais pas dehors trop vite Facebook. Facebook va s'emmener avec leur téléphone aussi. Avec ouais, com... Facebook. Ouais, ouais, moi, avec, là, moi, moi, moi Facebook, c'est une histoire de, de, de haine et de, de, de haine seulement, mais bon. Il n'y <rire> a, a vraiment pas d'amour là-dedans. Il y a moyen non. de l'utiliser comme du bon. Ça, c'est ma petite parenthèse. Donc, voilà pour ce qui est du BlackBerry. Ce sera à surveiller, BlackBerry 10. On va y aller, en nou, euh, pas en nouvelles, mais en test. Luc, euh, tout à l'heure, on euh, parlait... Attends, attends tu oui? peux? Euh, Parce que j'ai quelque chose d'important à dire. Euh, bon Vous savez que dimanche prochain, c'est la grosse sortie de Nintendo, la Wii U. Euh, bon, j'ai une grosse déception à partager avec vous aujourd'hui. Euh, la semaine passée, j'étais un petit peu malade et ma copine s'est rendue à mon micro-play favori. Et puis, euh, mon gérant favori, de, de lui rétorquer comme ça, euh, « Ouais, Dom, il sera peut-être pas content d'être heureux parce que les Wii U noirs ont été comme mis en stand-by présentement puis on va juste avoir des blanches en magasin. » Ce qui fait que là, <rire> euh, je fais des petites recherches, j'appelle dans différents magasins et c'est le même problème qui se passe présentement, c'est que le Wii noir est Pour l'instant, me commencer un bail. Fait que là, je dis sais... ça. OK. Puis tout le monde sait que, ben, en tout cas, moi je le sais, puis il y a peut-être bon, d'autres monde qui le savent, que le fournisseur de Nintendo au Québec, c'est solutions to go C'est le seul. sauf qu'il y sauf que d'autres, ils n'ont pas de réponse. Fait que là, OK, c'est correct. Fait qu'aujourd'hui, j'appelle chez Nintendo, ma pilleur PR, préférée, qui est Julie, je lui demande, écoute, euh, tu peux-tu revenir avec ça? Elle dit, oui, OK. L'un de m'a donné, elle dit, ben faut-tu que voir ça avec ton détaillant, c'est autres qui ont les réponses. OK. Là, Nintendo, ils n'ont pas de réponse. Les détaillants n'ont pas de réponse non plus. Il arrive quoi, là? On se mmh. la balle? Ben là, c'est parce que tu mets une console en vente en précommande que, pour moi, est la meilleure, euh, la meilleure offre parce que la blanche, euh, avec le 8 gig et pas de jeu, pis je trouve ça un petit peu ordinaire. Pour 50 de plus, tu as une 32 gig noire avec un jeu Nintendo Land qui vaut 50 d'inclus dedans. Le, le, la différence, ça me semble, est assez flagrante entre les deux, laquelle choisir. Est-ce que ça se peut que ce soit une, une sous-évaluation de la demande de la blanche, la basse catégorie, versus le, la plus haute, là, la, la, la plus offrande. J'espère que Nintendo ne font pas la même... Parce que là, le monde, quand, ils pensaient, parce que quand la Wii est sortie en 2006, ils disaient tout, « Ah oui, mais c'est parce que Nintendo n'ont pas créé. » Non, non, c'est parce qu'eux autres, ils créent la demande. y en du stock, c'est juste qu'ils créent la demande présentement. J'espère qu'ils ne feront pas ça encore que la Wii U, s'il vous plaît. Là. Vous le savez, vous avez vu les précommandes, ils ont explosé. Là. Vous êtes capable d'en faire en conséquence d'eux. Le pire, c'est que le micro-plus que je vois, il reçoit 400 blanches, mais zéro noir. C'est de savoir C'est intéressant de savoir si c'est pareil aux États-Unis et en Europe. C'est parce que ce qui est plate là-dedans, là, c'est que nous, euh, journalistes, on a des tests de jeu à faire. Là, on va les faire sur quoi? Je ne pas une blanche pour faire plaisir à Nintendo, tester les jeux, puis genre un mois après, la noire sort, puis je, je repère de l'argent pour racheter la noir, là. Ça, c'est ouais. vraiment imbécile. Quand si, si, en tout cas. Tu disais, à Dom que qu'au ouais, départ, que les joueurs oublient que leur plus gros pouvoir, c'est leur portefeuille. Achète-en pas, attends. Ouais, mais tu sais, regarde, euh, malheureusement, comment je peux dire ça? C'est que, mettons, tous les sites au Québec là, on décide d'acheter des blanches. Là. Ils font toutes les critiques de jeu. On est le seul qui n'a pas fait encore, parce que ça fait genre un mois que la Wii U est sortie. Là, moi, vient de parler de nos critiques après un mois. Là. Faut qu'on soit dans le même temps, sais. C'est un fait. Fait que c'est ça que je trouve un peu plate Je trouve ça vraiment imbécile parce que je me disais, crime Nintendo, ils ont quelque chose à dans d'entre les mains. J'espère qu'ils vont mettre les deux disponibles. Et non, une semaine avant le lancement, évidemment, ils nous gardent en pleine face. Youpi, c'est bien, bien brillant. Mais donc, c'est ouais, pas un appel, bon ami. Euh, Reggie Fissami, me demande-t-il. Ouais, ouais je, hey, Reggie, je peux te faire ma Wii U euh, samedi soir, livrée chez nous. Come semaine, on, Nintendo come aussi. on. <rire> non, mais tu sais, je trouve ça décevant, là, honnêtement. Ouais. Mais bon, on va y aller avec le, le volet des, des, des tests. Ouais, des tests. Avancer, euh... Mais je voulais juste faire partager ça avec vous parce que j'allais me sortir des réponses aujourd'hui. Je m'attendais vraiment. Tu sais, je me suis appelé Julie chez Nintendo. Je vais avoir des réponses. Et elle, elle, elle va au fond des choses. Euh, réponse un peu évasive comme Ah, ben c'est le détaillant qui a la réponse. Ah, ok. Ouais. C'est le fun. C'est vrai que le fabricant n'a pas un mot à dire là-dedans. Ben non, ils font juste les faire. Mais <rire> l'autre <rire> affaire que j'espère, par exemple, c'est que les détaillants se sont pas dit. Ah, ben oui, mais on fait à peu près juste deux dollars par console, tu sais, fait qu'on va dire au moins qu'on ne commandera pas de noir. On peut en avoir, mais on les commandera pas. On va vendre plus de blanches qui vont nous coûter moins cher. OK, ouais. J'espère que c'est pas ça. Ben là, ça serait de la collusion, là, si tout le monde se dit ça. Ben, écoute, euh, chez Big Games, il y en a déjà eu de la collusion, hein. En masse, puis ça ne sera pas la première fois qu'on verrait ça, donc, euh, tu sais... Bon. Non, je pense que c'est un problème d'approvisionnement ou quelque chose comme ça. Le houillon où la peinture noire est juste en rupture de stock. <rire> on va surveiller ça. Euh, Luc, on va passer avec ton test, à savoir euh, euh, le jeu Angry Birds Star Wars. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben c'est ça si euh, si vous êtes un peu comme moi vous en avez peut-être un peu soupé euh, de Angry Birds c'est c'est c'est un jeu qui qui est quand même c'est intéressant ça c'est sorti depuis 2009 puis tout le monde a joué pas mal Angry Birds si vous avez un téléphone mobile ou même si vous avez installé Google Chrome sur votre PC euh, c'est possible de jouer Angry Birds directement dans le furteur euh, mais là on a eu le jeu après ça on a eu les toutous. après ça on a eu les jujubes. après ça on a eu les euh, vêtements Des genres de blocs que mon fils m'a ardemment demandé euh, dans une rangée de Walmart à un moment donné. Un beau petit jeu à 24$ dollars où qu'on empile des blocs. Puis avec une catapulte, on lance les oiseaux dessus pour le détruire. Et ça a duré deux jours. Et depuis ce temps-là, ça ramasse la poussière dans le garde-robe. Donc Angry Birds, c'est une licence qui, euh, qui vend beaucoup. et qui rapporte beaucoup d'argent à ses créateurs, la compagnie Rovio Entertainment. Mais, à un moment donné, trop, ce n'est pas assez. Euh, puis, euh, quand j'ai vu, euh, moi, fan fini de Star Wars, et euh, la pièce où je me trouve en montre mon pathétisme, euh, comme fan de Star Wars, mais euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, ils vont euh, avoir mon argent encore pour ce jeu-là, et je vais sûrement être déçu. Mais non, je ne suis pas déçu. Euh, Surprise! Cas, pas totalement. Surprise! Oui, surprise, je ne suis pas totalement déçu. Euh, je, vais venir, je, je vais finir en vous disant pourquoi je suis quand même euh, à 50 déçu et à 50 très heureux. Donc, Angry Birds Star Wars, bon, si vous avez un téléphone ou un iOS, fait un, un iPhone ou un iPad, euh, vous pouvez jouer à ce jeu-là. La version iPhone est 99 sous, la version iPad est 2,99. Si vous avez un téléphone ou une tablette Android, la version standard, donc non HD, euh, est, 80, est, est gratuite, excusez-moi, et la version HD est 2,99. Si vous avez un Windows Phone, euh, à ce que je sache, il est pas encore sorti, mais euh, à sa sortie, il va être 99 sous. Puis le jeu est en vente depuis le 8 novembre, dont la semaine passée. Donc dans Angry Birds Star Wars, euh, on réinvente pas nécessairement le style de jeu ou euh, la, la mécanique du jeu. c'est vraiment la même mécanique. Le seul, la seule chose, c'est que là, on ajoute des pouvoirs différents euh, à nos jeux. à nos à nos jeux à nos oiseaux. Euh, donc le l'oiseau prend euh, les oiseaux prennent l'apparence de nos euh, nos personnages préférés euh, des euh, des films de Star Wars mais là je parle de la bonne trilogie, celle qu'on a vu dans les années 70 80 euh, plutôt que celle qu'on a vu dans les années 2000. Euh, je parle de la vraie trilogie Donc, l'oiseau rouge qu'on reconnaît dans Star Wars, c'est maintenant Luke Skywalker. Lui, il a un sort laser, donc il peut détruire des objets en les avant de les frapper. On a Obi-Wan qui est l'équivalent de l'oiseau noir qui lançait des œufs, euh, qui, qui explosait quand il, euh, il tombait dans, dans quelque chose. Euh, on a euh, l'oiseau jaune qui est Han Solo. L'oiseau jaune c'est celui qu'on pouvait faire aller plus vite, donc il peut tirer. Euh, on a l'oiseau, le gros oiseau rouge qui est Chewbacca qui a juste écrasé les objets, fait beaucoup de dommages quand il tombe. Les oiseaux bleus qui se séparaient en trois se séparent encore en trois. Là c'est des, euh, des pilotes rebelles de l'Empire. Euh, puis on a d'autres sortes d'oiseaux qu'on peut utiliser aussi. Les cochons, ben, sont, sont les méchants. Donc, euh, des hommes des sables, des soldats impériaux, euh, des, des, euh, des impériaux aussi, là, en habits gris. Puis on a, euh, bien sûr, Darth Vader, le méchant suprême de la trilogie. T'es-tu en train fait de me dire le... que c'est un peu comme les. les euh... Lyon, le jeu d'argent que tu achètes des hôtels, Monopoly, où est-ce que dans le fond, les personnages restent exactement les mêmes, l'histoire est exactement la même, mais bon, on change le nom des villes par dépendamment du thème, puis les, les, les, les petits trucs avec lesquels tu joues, là, les, les, les pitons. Ben, plus, plus ou moins, parce que c'est est vraiment... La mécanique vient un peu différente dû justement au pouvoir qu'on a. Parce que dans, dans Angry Birds, l'original, l'oiseau rouge, euh, c'est vraiment le plus plate à utiliser parce que lui, tu l'envoies, il frappe un objet puis dépendant comment fort il frappe l'objet, ben là, tu peux jouer comme un peu au domino, ça tombe, ça fait t'sais, ça peut tuer des les cochons comme ça. Mais avec Star Wars, ben vu que tu as un sable laser, si tu touches l'écran, il va donner un coup de sable, il va couper... ou détruire l'objet qui est en avant de lui, donc tu peux te rendre un petit peu plus loin pour continuer à détruire, ou tu peux juste carrément couper un cochon avec ton, ton sable, puis donc ça crée plus de dommages. C'est plus le fun de ce côté-là. Le jeu est vraiment bien fait, c'est vraiment le fun à utiliser les nouveaux pouvoirs qu'ils ont donné euh, aux oiseaux dans ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment le fun à faire. Euh, le, le jeu est vraiment un mix ceux qui ont joué à Angry Birds l'original, puis ceux qui ont joué à Angry Birds Space. On a des niveaux qui sont euh, sur les planètes, on a des niveaux dans euh, Angry Birds, Star Wars qui sont dans l'espace. Donc il faut jouer avec le fait que dans certains tableaux, il n'y a pas de gravité. Donc si tu envoies l'oiseau, il n'arrêtera jamais parce qu'il n'y a pas de résistance dans l'air, il n'y a pas de gravité, il n'y a rien, il va continuer tout droit, puis c'est tout. Euh, tu vas aussi pouvoir jouer avec la gravité des les pôles gravitationnels des planètes. Faire attention de pas passer trop proche parce que sinon, tu vas t'écraser, tu te rends pas ce que tu veux. Puis aussi, on peut jouer avec justement la gravité d'une autre planète. C'est que si une roche est en suspension dans l'espace, puis on la fait dépasser l'espèce la, la, de dôme ou l'espèce de... de, de d'atmosphère de la planète, la roche va se mettre à descendre vraiment vite, puis elle va aller écraser le cochon qui peut être sur la planète, parce que là, la gravité rentre en jeu avec la météorite ou une pièce, ou quelque chose comme ça. Donc, on peut jouer avec ça, puis même, faut jouer avec ça pour réussir les euh, certains tableaux. Le jeu est pas nécessairement super difficile. Euh, normalement, après 3-4 essais, la plupart des tableaux, on est capable de le réussir. On voit comment ça fonctionne, on voit nos erreurs, puis on est capable de les corriger. Il y a certains tableaux qui peuvent prendre 5, 6, 7, 8, 10 essais, mais... Euh, c quand, c quand même, sont quand même toutes faisables, sont, sont le fun. Les graphismes sont vraiment jolis, euh, les, euh, les terrains. On est sur Tatooine, on est dans l'Étoile Noire, on voit vraiment, euh, on se sent vraiment dans l'univers de Star Wars quand même. Puis il y a des petites images, euh, quand on finit un chapitre, on voit une, une image. Donc on progresse euh, Tatooine, après ça on s'en va dans l'espace, après ça on s'en va sur l'Étoile Noire, après ça on s'en va euh, pour détruire l'Étoile Noire. puis là, on s'en va comme ça, on progresse comme ça. Donc, c'est vraiment le fun à jouer, c'est vraiment bien fait. Je pense qu'ils ont quelque chose de vraiment solide entre les mains. Ça, c'est mon 50 positif. Mon 50 négatif, c'est que on a 40 niveaux, pour l'instant, on a 40 niveaux gratuits, qui est vraiment l'histoire d'un nouvel espoir, le, le, ce qu'on appellerait l'épisode 4, dont le premier film original à sortir. Présentement, quand vous jouez le jeu, c'est marqué que L'épisode Empire Contre-Attaque s'en vient en contenu gratuit bientôt. Bientôt, il n'y a pas de date. Et on a un, un autre 40 niveaux euh, qui s'appelle Path of the Jedi, dont le Chemin du Jedi, dont on peut jouer le premier niveau gratuitement. Puis après ça, on nous force à acheter l'expansion à 1,99$ si on veut continuer. Faites, Donc, dans le fond, on accroche que... le joueur avec des trucs gratuits. parce que la... Quelques-unes des versions sont gratuites, là. les versions de base. Puis après ça, on t'amène à payer les extensions, mais payer plus cher que le jeu de base. C'est ça. Bien, pas plus cher, un peu moins cher, mais comme... Moi, j'ai acheté la version iPad. J'ai un iPad 1. C'est un vieux iPad, là, mais j'ai un iPad 1, donc j'ai acheté la version HD sur iPad. Je l'ai payé 2,99. C'est tellement fait 2010... Mes... Pardon? T'es tellement 2010. Oui, je sais, je suis tellement 2010. <rire> mais ça fait la job. Donc, euh, c'est ça, fait que j'ai acheté la version à 2,99 pour iPad. J'ai terminé mes 40 premiers niveaux. Je m'en vais euh, faire euh, le chemin du Jedi et je fais le premier niveau, puis je me fais dire Ah, mais si tu veux continuer à jouer, il faut que tu me payes un autre 1,99 C'est pas je viens de te donner 2.99 en pensant que j'avais acheté un jeu complet. Mais non. Donc Euh, est-ce que je vous conseille de l'acheter pour tout de suite non je vous dirais à moins que vous soyez fan fini de Star Wars et de Angry Birds attendez ah, attendez ben Luc, le contenu... ça va comme les autres volets il va devenir gratuit sur Android et il est déjà en gratuit sur Android ah, c'est ça si écoutez quand je parlais tu le saurais. bon mais euh, <rire> c'est ça donc <rire> donc c'est ça 2.99 présentement le deuxième épisode n'est pas sorti si vous voulez jouer plus que les 40 premiers niveaux faut payer un autre 2 dollars donc un autre 1.99 euh, moi j'ai trouvé ça un peu f... Plate un peu frustrant, Là, il aurait dû. En partant, te dire, mais regarde, t'as juste 40 niveaux, puis après ça, mais si tu veux jouer plus, tu payes ça. Donc, moi, j'attendrai j'attendrai un peu, peut-être un mois ou deux, voir quand est-ce que le prochain contenu va sortir pour avoir plus de contenu quand vous allez l'acheter. Parce que présentement, même s'il est le fun, je trouve ça un peu frustrant qu'on essaie de. De vraiment, traiter, traiter, traiter, ou vraiment presser le citron au maximum, aller chercher le plus d'argent possible euh, d'un jeu, euh, que finalement il est vraiment comme complet. Là, il est là, le jeu, il est sûr. On fait juste débarrer des choses de plus. C'est déjà prêt. Il aurait pu juste en donner. Avec l'argent qu'ils ont fait avec le premier Angry Birds, il aurait pu en donner aux fans un peu plus que d'être vraiment comme gratteux puis vouloir ramasser le plus d'argent possible. Ouais, mais ça. moi ce que je voulais dire, c'est que ton 40 niveaux, là. OK, mais après ça, sur Android, si les... ça veut d'autres, est-ce que c'est gratuit aussi ou faut-tu payes? Je sais pas, j'ai n'ai pas, pas essayé Aha, sur Android. Ah, OK, c'est ça. Ça te fait quand même moi, le je jeu de base gratuit, tu sais. Fait que tu as déjà une ouais. différence de prix qui est, qui est avantageuse. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, ça a toujours été sur Android. Les Angry ouais. Birds ont toujours été gratuits. Est-ce que ça a vraiment vrai. fait de vendre des cellulaires? C'est de la question. Ben, je pense, je penserais pas, mais euh, <rire> c'est ça. C'est un peu... Euh, C'est un peu peut-être la, la mentalité que le monde qui ont des produits à Apple sont supposés avoir de l'argent, puis peut-être que le monde qui ont des Android, c'est un peu plus ouvert, donc c'est peut-être du monde qui change de téléphone moins souvent, je, je sais pas trop, c'est quoi la mentalité envers pourquoi le donner sur Android et pas sur iOS. Mais en tout cas, je trouve ça un peu cher de vendre ça 3$ plus, demander un autre 2$ plus tard pour avoir euh, juste un 40 niveaux de plus. Surtout que si tu regardes le jeu original, Angry Birds, je veux dire, des niveaux, ils en rajoutaient tout le temps à un moment donné, là, ça finissait plus. Là. Il y avait des mises à jour tout le temps pour des nouveaux niveaux, puis euh, là, à un moment donné, ils ont arrêté, mais là, on dirait avec les autres jeux, c'est « OK, on va vous en donner un peu, puis on va vous vendre beaucoup. » Fait que j'ai hâte de voir ouais, ce qu'ils vont faire avec Luc, ça. – Attends, il va être en vente à 29.99 en spécial, après ça, sur Xbox et PlayStation euh, Network. <rire> Ouais, sur, sûrement. Oui, ça, ça, ça, c'est une autre affaire. Là. Avoir sorti les trois euh, Angry Birds originaux sur euh, Xbox puis PS3 pour euh, 30$, je trouve choses, c'est un peu exagéré. Ben mais... non, il y a des y a différents niveaux. Il y en a de plus, voyons, ça, ça justifiait le 30$. Okay. Donc, euh, c'est donc, ça. J'aime bien, mais je suis un peu déçu quand même. Il y a un petit peu de crunchy dans cette chronique. <rire> mais mais le, le jeu est vraiment le fun à jouer, C'est vraiment. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Je trouve juste comme je vous dis, je trouve ça un peu plate qu'on charge deux fois les joueurs pour un jeu qui, qui aurait pu juste en donner un peu aux fans. Là. Avec l'argent qu'ils ont fait avec Angry Birds, ils auraient pu se permettre d'en donner... Ça doit être assez facile à construire en plus comme jeu. Une fois que tu as, as ton univers de base, après ça, placer les, les éléments que tu dois rentrer dedans, puis les cochons ont des places différentes. Là. Ça doit pas ça être ouais. le pire à développer. — Non, non, un coup que ta mécanique de jeu puis ton système de, de gravité de, de, sais, ta mécanique de jeu est faite, je veux dire, après ça, tu peux en faire comme tu veux. Là. Fait que là, on, on met ça sur pause et on attend? Comme je disais, à moins d'être vraiment un fan fini puis que vous êtes plus capable de, de vous retenir, je vous dirais, attendez peut-être un mois ou deux. Attendez au moins que l'expansion euh, de lampée contre-attaque sorte là, et c'est marqué... que ça s'en vient bientôt puis ça va être gratuit donc on va voir ce que ça va donner quand ça sortira je vous en reparlerai peut-être un peu pour voir si ça vaut la peine là. mais présentement à moins d'être vraiment en, en manque d'angry birds vous êtes plus capable puis vous avez des soirs froids quand vous euh, vous, vous couchez le soir parce que ça vous en prend plus vous pouvez attendre encore un petit peu Même arrête de, de décrire d'homme la journée avant qu'il reçoive sa copie de Halo 4 Arrête non euh, le C'est pas cool, ça. Les... ça. Oh, C'est les Angry Birds Anonymes, maintenant. Ouais, okay. ouais. <rire> <rire> ben Dom, ça va faire le lien pour aller de ton côté, parlant de sueur froide, puis d'être vraiment accro à une franchise. T'as eu entre les mains Halo 4. T'en as fait le tour, j'en suis convaincu. T'as tout essayé et t'as aimé ça. écoute, euh, ça a toujours besoin d'expression, mais je l'utilise souvent quand j ai, j ai, je tripe. J'ai eu une érection mentale. Ni <rire> plus ni moins. Euh, J'ai eu un orgasme. Euh. euh Cérébral. Ouais disons, parce que ça fait quand même depuis 2007 que j'attendais un vrai Halo. Quand je parle de vrai Halo, c'est avec Master Chief. C'est le gars qui a fait que c'est la franchise est rendu là. Le personnage que tout le monde a sur les lèvres quand on parle d'un jeu de titre. C'est toujours Master Chief qui revient. Euh, Puis il n'y a pas d'autre chose que ça. Fait que, Depuis 2007, il était disparu malheureusement. On a eu euh, des spin-offs comme euh, ODST, Reach. Mais c'était pas Master Chief. Et puis, ben, euh, finalement, enfin, j'ai mis la main sur Halo 4 et puis euh, je suis euh, fortement, agréablement euh, pas déçu, comme ben du monde, j'ai lu. Mais euh, je regarde, c'est mon jeu de l'année, ni plus ni moins jusqu'à là Puis je vais m'expliquer pourquoi. Mais là, euh... c'est-tu un fanboy qui parle ou c'est vraiment quelqu'un qui, qui a pesé le pour et le contre et qui, qui a été pragmatique dans sa façon de jouer le jeu? Ben, déjà, en partant, faut que je rapporte un petit bémol parce qu'il y a bien du monde qui disent que Fortune de Industries qui ont pris la relève de Bungie, ils euh, savaient pas ce qu'ils s'en allaient au début, puis ils connaissaient pas à franchir, puis on avait peur, on avait peur. Ouais, euh, wow, un peu. Euh, Fortune Industries, c'est du monde qui ont travaillé chez Bungie qui sont là aussi. Là. Fait ne sont pas en terrain connu. Ils ont travaillé quand même sur Reach, ils ont travaillé, c'est eux autres qui ont fait l'excellent euh, remake en HD du premier épisode qui était Halo Combat et uh, Evolve Anniversary. Donc, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Là. Puis, tu sais, ils ne pouvaient pas se planter au début d'une nouvelle trilogie. Là. Ça m'arrête. En tout cas, s'il avait fait que ça fasse ça, euh, non, ça n'aurait pas de bon sens. Écoute, ils ont vendu à date 200, 225 millions euh, en profit pour la première journée de vente. Puis pour la première semaine, ils vont atteindre les 300 millions. La seule franchise s'est approchée de ça à date, c'est Call of Duty. Je pense qu'ils ont quelque chose de bon entre les mains là, pour un nouveau retour de l'histoire. Puis de toute façon, tout le monde qui joue sur Xbox Air tu vois tous ils sont tout en train de jouer à quoi? À Halo 4. Pas moi. Non, mais toi, t'as pas d'Xbox. Ben oui, j'en ai une. Ouais, mais t's... continue à jouer à des jeux comme NHL aussi. être <rire> déçu à tous les soirs quand tu joues, puis à être un en petite boule chez vous. J'ai pas à joué t's... cette semaine. Bon, continue ah, continue ta chronique. Ça fait que vite-vite, euh, ce euh, c'est que ben, ça nous situe quatre ans après la fin de Halo 3. Euh, puis bon ce qui se rappelle Halo 3 c'est que Master Chief euh, bon mais la moitié du hop euh, de l'espérance ou uh, forward on to down euh, l'espèce de deuxième gros vaisseau euh, de la flotte des Spartans euh, de l'UNFC euh, et comme c'est en deux puis euh, dans l'autre partie qui nous intéresse c'est Cortana qui est là puis euh, Master Chief qui est parti faire de dos dans un tube cryogénique Pis au début des Low 4, elle, elle, elle, elle est en fin de vie. Parce que la c'est une intelligence artificielle, puis elle est en fin de vie. Fait que là, ben, elle se réveille, elle se pose des questions un peu comme qu'est-ce qui va m'arriver, puis ça. Puis en même temps qu'elle se réveille, puis elle se pose des questions, tu t'as une évasion de Covenant aussi sur le vaisseau. Ce qui fait que là, elle se dit Ouais, mais là, euh, je fais quoi? Ah ben c'est vrai, ma Chief est là, je vais le réveiller. Euh, donc, quand on le réveille, puis bon, ben là, on voit un petit peu c'est quoi les, les, les... il se passe un peu. Là, bon, on se libère du, du vaisseau, puis on se voit sur une nouvelle planète. Mais la nouvelle planète. C'est pas juste des Covenants. La nouvelle race, celle qui s'appelle les Prometheans, qui est les anciens ennemis de Master Chief qui sont de retour, qu'on n'avait jamais pratiquement vu euh, dans un autre Halo. Mais euh, c'est ce qui fait la force du titre, justement, c'est qu'au lieu de toujours euh, tuer, puis buter, puis euh, éliminer au pied carré des Covenant dans celle-là, on a deux races. Donc, ça apporte un, un, un élément de fraîcheur dans la franchise en plus. Euh, de, la manière que ça, de, la, de la manière que le jeu finit, je ne sais pas s'ils vont être intégrés dans les deux prochains. Euh, parce que la fin euh, laisse présager peut-être que oui, mais d'autres éléments euh, laissent présager peut-être que non. Fait qu on va voir, mais en tout cas. Euh, J'ai lu aussi certaines critiques qui disaient que le, la durée de vie n'était pas bonne. Euh, Je ne sais pas à quel niveau qu'ils ont joué. Si on jouait à facile, c'est un peu normal, mais à normal, ça m'a pris quand même un bon 10-11 heures. à héroïque à euh, 13h. Je pense peut de le faire à Légendaire, qui est le, le mode par excellence que tu, les fans de Halo connaissent. Ça va prendre au moins pas loin de 15h. 15h pour un jeu de tir, il me semble que c'est assez potable. Ouais, 10h, 10 c'est quand même pas super si C'est quand ben, même plus que la norme à cette C'est presque sûr. trois fois qu'un Call of Duty. J'ai l'impression aussi euh, que tu as des terminaux à trouver. Tu as des documents, des, des, des, des journaux à trouver aussi. Donc, il faut que tu fouilles un peu. c'est pas un monde ouvert. Mais t'as pas l'impression de sur un rail non plus parce que, euh, mettons, tu vas dans une place, euh, bon, il y a un crash, mettons, avec des navettes, ben là, faut que tu autour de toi là, parce qu'il y a des choses de cacher qui peuvent, mettons, euh, te donner un meilleur aperçu, euh, je sais pas, du background un peu de Master Chief parce que tu apprends à connaître vraiment beaucoup... Euh, Qu'est-ce qui a amené Master Chief à devenir Spartan? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en devienne là? T'apprends beaucoup aussi euh, c'est qui Cortana, euh, qui, qui l'a créé, euh, qu'est-ce qu'elle fait. fait que la chimie entre les deux s'installe vraiment beaucoup Puis la fin est vraiment touchante. Là. Moi, j'ai vraiment trouvé ça... Ils fassent vraiment fort pour les fans de Halo. Hein. Mais c'est juste vrai, les différent. vrais fans. C'est juste les vrais fans de Halo qui vont comprendre un peu ce que je veux dire. Quelqu'un qui va prendre Halo 4 comme un jeu de tir, simplement, qui ne s'intéressera pas à l'histoire, va s'en foutre Un peu de la fin. Mais quelqu'un qui connaît Master Chief depuis le premier en 2001 euh, va vraiment euh, avoir un petit pincement. pincement au cœur. Je ne veux pas en dire plus, mais ça offre. en tout cas, c est, c est, c est... la fin, est le fun, mais en même temps, elle est touchante. Donc, euh, je vais en rester là. Euh, ben, ceux qui connaissent Halo, c'est reconnu pourquoi. Surtout le multijoueur. On s'entend que Halo 3, qui est sorti en 2007, est encore le jeu le plus joué sur console en ligne. Ça fait quand même 5 ans qu'il est sorti. Euh, Halo 4, très solide. Euh, ce qui est le fun avec Halo 4, c'est que les développeurs sont partis. Euh, ils ont tout mis dehors. Ils ont tout recommencé l'interface à zéro. Donc, tout est nouveau pour le mode en ligne. Ça, je trouve ça le fun. Euh, soit ça passer à la campagne. Comme l'es Halo, on peut la jouer en co-op aussi. Hein. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est le fun. Halo, ils nous permettent ça. C'est vraiment cool pour faire ça. OK. Ben, si tu joues à deux, c'est qui le deuxième personnage? Master Chief ben, es, 2. T'étais un Spartan quelconque. Là. Je veux dire... Euh, OK, OK. Mais t'es aussi mais, cool mais, que Master Chief et t'es même pouvoir. Ben, t'as le bouclier, dans le fond. C'est ce qui fait la force de, de, de, de Master Chief. C'est le bouclier qui recharge tout le temps. C'est comme ton okay. énergie, ça. Euh, mais, euh, non. Euh, puis, ce que j'aime aussi, c'est la nouveauté, la Spartan Hops. Parce qu'une fois que t'as fini le jeu en solo, puis t'as joué au multijoueur, t'as des missions qui sont gratuites, qui durent environ 15-20 minutes. T'en as, as des paquets de 5 par semaine. Donc, le, le premier paquet est sorti la semaine passée. Euh, J'en ai deux de fait sur 5. C'est environ 15 minutes chaque. Fait que t'sais, 15 x 5, ça fait combien? Hein, hein, hein? Vite, vite comme ça, là. Ça fait 75 minutes quand même. Ça fait quand même une heure et quart de plus de stock par semaine de rajouter. Euh, c'est totalement gratuit. Ça, je trouve ça le fun. Donc, ça rajoute un petit peu. C'est des petites missions comme euh, ah, ben, aller prendre, mettons, un certain point euh, sur une carte, aller les défendre. Mais avec ça, ça ajoute une petite cinématique de 10 minutes, mettons, en film. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis ils ne font pas payer de plus cher pour ça. C'est gratuit. Okay. Ça s'appelle le mode Spartan Hops. C'est vraiment le fun. Euh, côté graphiste. sans aucun doute le plus beau jeu de la 360 euh, ça m'est arrivé d'avoir mettons une vingtaine de cavernes à l'écran une vingtaine de Prometheans à l'écran d'avoir 40 ennemis en même temps jamais de latence j'ai pratiquement vu aucun bug dans le jeu aucun bug de collision euh, les environnements sont très diversifiés Pour moi, honnêtement, c'est un succès sur toute la ligne. Euh, la musique, il y a beaucoup de monde qui dit Ah, mais là, c'est plus les développeurs de Bungie qui font de la musique, ça peut-être un peu moyen. Mais là, c'est Neil David qui est en arrière de ça, qui est dans un band connu, je m'en souviens plus quoi le nom, visite comme ça, mais euh, c'est lui qui signe la trame, la, la bande originale du jeu, puis encore une fois, il fait ce fort. C'est de la musique qui va vous rester en tête que vous allez mettre le jeu dans le console vous allez dire. Vous allez juste même pas jouer. Laissez-vous bercer par le menu au début. Ça vaut vraiment la peine. Euh, J'ai toutes les bandes originales chez nous puis Celle-là, j'aimerais m'en chercher, c'est certain. C'est vraiment bon. Euh, à part ça, les contrôles, ben, si vous avez joué aux autres Halo précédents, euh, c'est la même chose. Bon, vous ne serez pas perdus. Euh, vous pouvez toujours paramétrer vos boutons comme vous voulez. J'aimais ça parce que dans celui-là, on, on a deux véhicules de plus. dont Il y en a un qu'on prend le contrôle qui s'appelle le Mantis, qui est un espèce de mec. Un mec, c'est un espèce de gros robot. qui sert à deux ou trois missions dans le jeu, je trouve ça le fun. Puis aussi, la première fois que tu embarques dans la mamotte, qui est un espèce de gros camion immense de la mort qui tue. Euh, puis ça, faut que tu défendes certains points stratégiques sur la carte avec. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Neil, euh, Neil David, j'ai trouvé là, c'est un membre du groupe Massive Attack. C'est eux, qui font, Attack le thème, ouais, Attack, ça, eux qui font le thème d'ouverture de euh, Dr. Ross, entre autres. C'est ça. Ce sais, sont, sont pas, euh, c est, c est pas des deux de pique. Là. Ah non. Il a vraiment choisi quelqu'un de très fort. Puis en terminant pour tout ça, là, je vais peut-être me faire traiter de fanboy avec raison. Fanboy! Mais fanboy. c'est un 9,5 <rire> sur 10. Euh, ma critique a quasiment fini d'être écrite. Il me restait quelques petits points à retoucher, mais écoute, j'ai vraiment rushé solide, pour trouver des points négatifs au jeu. Là. À lire sur lefacteurgeek.com. Effectivement. Donc euh, pour moi, à date, euh, encore là, je vais pas dire ça pour un fanboy. Fanboy! C'est peut-être mon jeu de l'année. Euh, 2012, toutes catégories confondues. Il me reste peut-être Assassin's Creed 3 que j'ai pas essayé encore. Alors non, ça ne me... sera pas ton jeu non. de l'année. <rire> non, non, ben, non, non. Avant, avant celui là je vais aller à contre-courant. Moi, c'est pas Borderlands, c'est n'est pas euh, Max Payne. Mon jeu de l'année avant, là, il s'appelait Dishonored. Maintenant, c'est rendu Hello. Un dossier à suivre à la fin de l'année. Effectivement. Ça vas me faire dépenser 60 pièces Je suis taillis, toi. <rire> ouais, ben moi monde dit que je suis bon vendeur quand je fais des critiques. Fait que ça a l'air que ça marche pas encore. <rire> ben, Dom, moi, je ne serais pas bon vendeur pour mon jeu Assassin's Creed. Ah, J'abonnerai juste à, à terminer. Ouais. Okay. Euh, la fois des Hello d'habitude, sont en juste en anglais. Euh, la surprise a été que j'ai reçu le jeu de Microsoft au début. puis C'était juste une version anglaise, mais sous-titrée français. Donc, toute version anglaise est sous-titrée quand même français ou vous pouvez trouver le jeu aussi en version intégrale française carrément. Hein. Ça, c'est intéressant. Okay. Ça, c'est un plus. Effectivement. Est-ce que j'ai... J'ai-tu me... le goût là? Oh, ouais désolé, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses à dire c'est un jeu qu'on attend depuis 5 ans. Sacré fatigant. Bon, c'est <rire> toi qui es venu me chercher en passant. Allez, là, arrête tu de revenir ça de sur de la table. Je ne peux pas parler <rire> o 4 en 10 minutes. Là. Moi, je, tu me donnerais un show complet de 2 heures puis j'en aurais encore à dire. C'est à ça que ça sert, la force G, non? Ouais, ah, mais je juste pas te parler d'Halo 4, moi n'aimerai pas ça. <rire> On va passer maintenant à ma chronique Assassin's Creed 3, je l'ai sous-titré La Déception. C'est euh, c'est vraiment ça pour moi parce que ce jeu là, OK, euh, autant d'hommes, tu es un fanboy de, de Halo 4 puis tu Non, non, je vous... pas, je non pas attends, je sais apprécier les bonnes séries. Attends, attends. Tu voulais aimer Hello okay, 4. OK, je suis un fanboy. Bon. <rire> ben, moi, je voulais aimer Assassin's Creed 3. J'avais le goût de l'aimer, puis j'ai encore le goût de l'aimer. Je trouve plein de qualités, OK? Faut pas prendre ce que je vais vous mentionner là comme étant tout ce que le jeu offre Parce que c'est un univers qui est grandiose, qui est très grand, un espace de jeu qui est énorme. On peut maintenant là, euh, voyager à travers euh, les arbres, là, sur les arbres de branches, là, en branche. C'est hyper bien intégré. La liberté d'exécution, on a maintenant de la, de la chasse euh, au gibier. On a plein de trucs hyper intéressants. Je vais juste placer un petit peu euh, le contexte. On se retrouve euh, cette fois-ci dans la révolution euh, euh, aux États-Unis. Euh, on est Connor kenway C'est un nom très, très, très, très, très amérindien. Surtout qu'on dit, et ça, c'est Ben de Guy qui l'a mentionné sur un texte sur le site de Monsieur Net, il dit « Ah, oh, ton, ton aîné, celui qui te, qui te prend en charge pour te former comme assassin, il dit « Ah, oh, t'as un teint un peu allé, t'as de l'être peut peut-être un, un italien ou un espagnol, je vais t'appeler Connor. » Ça tient pas, ça ne fait pas pantoute pour un nom es espagnol. Mais il y a plein de petites choses comme ça, mais beaucoup de recherches euh, sur l'histoire de la Confédération, la création des États-Unis, participation entre autres de personnages connus comme George Washington. L'histoire est assez géniale merci. Il y a beaucoup de trucs intéressants, mais il y a surtout beaucoup de bugs. On a rushé ce jeu-là, si vous me permettez l'expression. On, on s'est dépêché à le sortir et c'est là ma déception. Il y a énormément de bugs. Et ce qui me Ce qui me gosse le plus dans le fait qu'on a rushé le jeu, c'est qu'on s'est forcé dans les dernières années à nous offrir des Assassin's Creed à chaque année. On nous a offert le 2, ouais, Brotherhood, après ça, Revelation. Ça, je Revolution. commence à décrocher un peu, malheureusement. Ouais. Pourquoi pas nous avoir offert le 3 à la sortie de la prochaine génération de consoles? Parce que là, je veux dire, Ubisoft, là, ils, ont, ils ont plein de franchises entre les mains là, qui travaillent dessus. Il y a un nouveau Splinter Cell, il y a un nouveau Rainbow Six, tu sais Rayman. Je dire, il y a un nouveau Lapin Crétin et la Wii U. Est-ce il -il vraiment nécessaire de sortir un nouveau Assassin's Creed? Pourquoi pas le lancer au lancement de la nouvelle console? Je Mais j'ai pas de misère avec le fait que, parce que par rapport à l'histoire, il y a un lien avec la fin du monde en 2012, j'ai pas de problème avec le fait qu'on sorte à ça. Ouais, ouais. -là. Le problème je l'ai avec Revelation qui révélait absolument rien qui était un opus très, très ordinaire, vendu à plein prix et qu'on aurait dû intégrer, à la limite, dans Brotherhood ou tout simplement laisser tomber. Prendre l'équipe de Revelation et de la mettre tout de suite sur Assassin's Creed 3 parce qu'on voulait faire quelque chose de grandiose. Les batailles navales sont hyper bien. C'est un jeu dans le jeu. Euh, L'environnement, le bata les batailles au corps à corps, ça va super bien. C'est très intuitif à part l'utilisation des armes euh, à distance. Ça, c'est affreux. Là. Euh, utiliser ça, c'est euh, contre nature carrément. Et euh, essayer de se défendre contre les fusils, euh, j'ai pas encore trouvé le piton. Des fois, ça arrive que je paye, c'est bonne affaire, une fois de temps en temps, mais c'est pas intuitif et on te le montre pas dans les, dans les contrôles. C'est mal intégré de ce côté-là. Dans les bugs que j'ai vécu, okay, on, va, on va en citer quelques-uns. J'ai vu un cheval faire du breakdance. Ouais, mais là, à, à, la, à la décharge de Ubisoft, par exemple, Jean-Benoît, faut dire une chose c'est un monde ouvert. Un monde ouvert sans bug, ça c'est pratiquement impossible. Oui, mais il y a des choses. J'ai dû à un de diligence, moi, dans Red Dead Redemption. <rire> Avec des explosions. Pis le... ben non, non, mais il était embarqué une part de slot au coin de la rue. Mm. C'était ridicule. Là. Mais, mais tu sais. Le, le, le cheval qui est grimpé sa mangeoire, pas capable de, de descendre, il euh, faisait des bugs avant-arrière. Euh, J'ai vu, entre autres, euh, t'es dans une mission dans le temps aujourd'hui avec, avec le personnage d'aujourd'hui, de, de, Desmond, de semaine. De semaine, et tu dois monter après des grues, puis les deux pieds, t'as 30 cm passé à travers le métal. Ça va pas super bien pour grimper. tu t'as une scène où est-ce que t'as ça, pour Finley, t'as des euh, bugs de collision dans les euh, dans les cinématiques, une dague à travers une, une cape, mais en pas de dague à la limite, sais. Des, des choses comme ça. Euh, le pire, c'est. Mais tant que ça n'affecte pas la jouabilité, parce qu'à date, il y en a peut-être un, tu me nommé qui a fait la jouabilité, mais pour le reste, c'est plus des bugs. Tu sais, c'est là ça. le problème. Tu T'as pas joué à Star Wars uh, The Old Republic, hein, toi? Euh, non, mais euh, ouais, le problème, c'est que t'en as. Du... Ouais. Les bugs graphiques, il y en a euh, plein ouais. là-dedans. Fait que mais... faut que tu passes à côté à un moment donné. C'est ça, là. exactement. je, je, je... Me suis, dans le fond, je me suis mis dans la tête qu'il y en aurait et qu'ils allaient continuer tant que ça n'affectait pas ma jouabilité, c'était correct. Mais le problème, c'est qu'il y en a aussi qui affectent la jouabilité. Ah. Ah, J'arrive dans la première mission où est-ce que tu te retrouves à devoir passer d'un point A au point B et à ne pas te faire voir par les, euh, par les ennemis. Je me cache dans une botte de foin Et il y, y a un ennemi, un garde qui fait sa ronde. Et sa ronde, c'est plate. Elle passe en plein milieu du chemin d'une charrette qui est stationnée là avec rien. C'est un élément du décor là, qui est fixe là, qui ne bougera pas. L'ennemi, j'aurais pu passer deux heures dans, dans le bot de foin. Il aurait été à face collée, en train de marcher, dans le vide, à faire le moonwalk, à côté de sa, sa, sa charrette, et à jamais bouger de là. J'ai été obligé de recommencer la mission parce que sinon, je pouvais pas réussir la mission parce que ne fallait pas que je sois vu. Si je suis vu... à l'âme, puis là, ça annule l'émission. C'est un là-dedans, c'est que bon t'es supposé d'avoir des, euh, des bêta-testeurs. Okay? T'es supposé d'avoir un contrôle de qualité qui est fait avant de mettre le jeu euh, sur le marché. Puis même, à la sortie du jeu, il y avait même une espèce de grosse mise à jour à faire en plus. Un espèce de gros correctif. Il ouais, y avait fait déjà des, des bugs. Fait, euh, ça, pour moi, c'est inacceptable. Pas en 2012, pas par un studio comme Ubisoft. Oh, puis ça, ça, là. Contrôle de qualité, OK, il est où ton contrôle de qualité, là? Dire, écoute, on, ils doivent l'avoir vu cette bug-là. peut pas, pas, pas, pas, pas, pas une personne qui l'a eu C'est Ça, quatrième, cinquième mission du jeu, je peux pas croire qu'ils sont pas Mais rendus jusque là dans, dans le test. Mais malgré tout, ça reste un bon jeu. Mais ça fait mal de voir ça parce que ça te sort complètement de ton de l'immersivité du jeu, de ton tu. embarques dans l'aventure. Oui, il est long à commencer. Oui, on te redonne les vraiment toutes les bases du jeu puis le tutoriel il est long. Mais quand tu aimes une franchise, tu te dis, je vais passer au travers, c'est pas bien grave, puis on va m'en donner après. C'est vrai, on t'en donne beaucoup par la suite, mais c'est très très long rentré. mais c'est plein de bugs de ce genre-là. Euh, on essaie de contrôler des armées, euh, les armées d'un, ils se cachent pas dans la forêt, là, sont en, une face à l'autre. Faut que tu sois, euh, faut que tu passes proche des armées pour pouvoir leur dire, tire ou tire pas ou attends. Le problème, c'est que t'es à cheval pis y a rien qui se contrôle plus mal qu'un cheval dans Assassin's Creed 3, ça a pas de bon sens. T'as des branches puis tu vas te Pogner les pieds dedans et tu ne seras plus capable d'avancer. Il y a des mini-murs invisibles comme ça à cause d'éléments du décor qui, finalement le cheval, il aurait pu sauter par-dessus. Mais quand tu es en contrôle de l'armée, le cheval, il est a deux pieds, il a quatre pattes à terre puis il sautera pas de là, tu sais. T'as des éléments ben, comme ça. Est-ce qui... est que c'est rattrapé par la durée de vie, bon, Parce que tu vois, un gars, nous autres, chez euh, Factor Geek, euh, la force âgée qui, qui a fait de la critique. Puis, il, a, il a mis 30 heures de jeu à date, là, mais pratiquement zéro sur la quête principale. C'est juste des quêtes annexes qu'il fait. Exactement, il y a beaucoup de matériel. Et c'est pourquoi, encore une fois, que je, je leur dis, moi, le problème que j'ai, c'est pas avec Assassin's Creed 3 qui est lancé là. Le problème, c'est avec Revelation qui ont mis une partie de l'équipe, une partie de leur effectif pour nous amener nulle part. Ce jeu-là faisait mourir un personnage du volet numéro 1. C'est tout. Il y aurait pu facilement passer du 2 au 3 parce que le 2. Ben, le Brotherhood, euh, il était super bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était pas un jeu complet, mais il en amenait ouais, assez pour une un volet. Mettons, à 10 ans, 99, fait une extension avec Brotherhood. Rien à faire avec Revelation. Puis par après euh, sortir le 3. Euh, parce que là, présentement, de ce que je peux voir sur Internet, il y a beaucoup de monde qui, qui disent encore que le meilleur, ça reste le 2. Oui, mais j'ai beaucoup aimé le 3 parce qu'il amenait là, le côté du contrôle des autres assassins, le fait d'être en gang, le, le fait que tu pas tout seul, tu avais une communauté. Mais Revelation amenait absolument rien, à part un crochet pour euh, glisser d'une maison à une autre par des tyroliennes, mais tu n'en retrouves plus après. Fait que Ça servait à quoi? Ça servait absolument à rien. Puis ça n'avançait pas nécessairement l'histoire de l'univers global. Passe tout de suite au 3, mets tes effectifs. Tu le sais, tu... La franchise, tu le savais où est-ce que tu voulais t'en aller. L'élément du euh, fameux 21 décembre 2012, tu le savais que tu voulais sortir ton Assassin's Creed 3 avant ça parce que tu le rentrais dans ton histoire. C'est dit dans la cinématique d'introduction du jeu. C'est pas caché. Là. On le sait que ça va être là. Puis tu le sais en tant que créateur que ton histoire, tu veux la faire par rapport à cet élément-là puis que tu veux sortir ton jeu avant. Ça moi pas un jeu l'année d'avant qui amène absolument rien puis qui te dépense de l'énergie de tes troupes. après ça, arriver, puis manquer de temps, puis manquer de peaufinement sur le vrai volet. Mm -hmm. L'esphère Revelation, c'est de ce côté-là, c'est ça qui me fait euh, me fait euh, rager euh, par rapport à euh, Ubisoft. Sinon, pis, il y a euh, euh, juste une ouais. option. Elle va t'acheter une PS Vita, puis elle toi Assassin's Creed 3 Liberation. Tu seras probablement pas déçu parce que c'est un des très bons titres de la PS Vita. C'est vrai. C'est vrai que ah mais, de ce côté-là, il sera y tra... en a moins à comparer aussi. <rire> ouais, je sais, mais tu sais, il aurait pu faire. Parce que moi, je me souviens, les, les titres, euh, console portable, là, que ce soit euh, Bloodline ou euh, Chronicle, c'était pas, oh, pas des gros chars. Tu euh, sais, euh, Bloodline, je l'ai passé en quelque chose comme 3h30, 4h. Là. Pour Assassin's Creed, c'est extrêmement court. Cool, ouais, ouais. Mais le problème, c'est là qu'on rentre encore dans la, dans la discussion de c'est l'argent qui roule la business maintenant ben et non ouais. pas la passion des, des créateurs pour beaucoup, beaucoup de choses. Ça me déçoit et... venant d'Ubisoft parce que. Il me semble donc bien que cette compagnie-là a des standards de qualité élevés et veut en offrir aux clients. Ben justement, parce que c'est très dommage que tu parles de, de standards de qualité, parce que moi, quand je suis allé couvrir le lancement euh, au Microclo et Longueuil, il euh, y avait deux développeurs, les deux principaux en plus qui étaient là. Puis euh, justement, aujourd'hui, tu voyais l'étincelle dans leurs yeux, tu sais, ils étaient contents du résultat. Ils, ils, ils, C'était leur bébé à eux autres. Tu sais, C'était vraiment, tu le voyais dans leurs yeux. Là. Mais deux trois semaines plus tard, malheureusement, le constat est là. Ben, tu vois, c'est 50-50, il y en a qui l'adorent ce leur jeu de l'année, puis il y en a d'autres qui disent que... très, très déçus. Moi, je suis dans la branche des, euh, des déçus, puis c'est vraiment une déception. J'arrête pas de le dire, c'est mon petit cœur de gamer qui a mal actuellement, ah. parce que je voulais donc bien l'aimer, ce jeu-là. Puis je lui donne un 7 sur 10, puis ça sera pas dans mon top 3 de l'année à cause de ça. Il en donne énormément, mais il déçoit à chaque fois que je... Commence une partie, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais frapper qui va me nuire? Bien, il y deux jeux à essayer, tant que ça. Des en un PLO 4. On va essayer. Avec ça, c'est deux valeurs sûres. <rire> On va les essayer, Dom. J'espère. On est rendu euh, au moment d'y aller avec la conclusion. Euh, comme euh, à l'habitude, quel jeu vous allez euh, vous allez euh, vous mettre sous la patte cette semaine, Luc? Moi, j'attends de voir le, tout le temps l'application de la semaine sur le, le iOS Store. J'aime beaucoup les petits jeux iPad. Fait que je regarde ce qui sort euh, cette semaine comme euh, application de la semaine. Ceux qui veulent regarder sur euh, le iPad ou iPhone, il y a toujours l'application de la semaine et c'est normalement gratuit. Euh, cette semaine, ben la semaine passée qui va jusqu'à je pense c'est jeudi, euh, c'était un petit jeu à la Bijou World là où ce qu'on ce qu'on aligne des euh, des couleurs pareilles pour faire un paquet de trois ou plus euh, pour détruire la pyramide un peu à la Tetris. Donc c'était ça la semaine passée. J'attends le jeu de la semaine pour l'essayer. Parfait. Dom? C'est pas mal ça. <rire> oui, monsieur. Euh, ben écoute, demain, grosse sortie attendue. Call of Duty Black Ops 2. Euh, écoute, j'espère qu'il va être mieux que Medal of Honor cette année que pour moi, oui, le jeu n'est pas mauvais. Mais ça reste une déception parce que le premier était incroyablement bon. Euh, sinon, ben, Lego Lord of the Ring. Je suis un fan de jeu de Lego, bien hâte. Il euh, y a aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi cette semaine à part ça? Euh, écoute je pense que ça ressemble pas mal à ça il me semble qu'il n'y a pas d'autre chose là. vite vite comme ça il me semble que ça ressemble pas mal à ça là. ça va être pas mal ces deux jeux là tant qu'à moi là. de mon côté je vais poursuivre mon aventure dans Pokémon. je suis sur le bord de le finir là. je suis sur le bord de, de, de... c'est long sincèrement on t'en donne pas ton argent Mark of the Ninja oui Mark of the Ninja je vais essayer de, de compléter ça Euh, je ne mettrai pas un gros 2 là-dessus. Et euh, aussi, ben, bien sûr, Assassin's Creed, euh, je vais poursuivre et je vais peut-être me laisser tenter par euh, WWE13. Tu m'as ah. bien vendu ça la semaine passée, euh, Dominique. Mm -hmm. Donc, ça peut, euh, ça, ça risque de d'être euh, mon prochain achat, mais je me garde une réserve. Là. Ça sera à voir la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver, euh, moi, personnellement, euh, sur Twitter, à gang B. Dom, toi, de ton côté? Factoregeek.com. Sinon, le Twitter de Facteur Geek, mon Twitter, d'ArtSim, euh, on a Google Plus, mais on ne s'en sert pas vraiment. <rire> on a page Facebook de, de, de Facteur Geek aussi. Euh, Facteur Geek à commercial .com aussi. Sinon, ben réalité augmentée. Euh, on, a, on a plein de podcasts intéressants sur le site, dont justement Réalité Augmentée. Qui a une page de Twitter depuis deux semaines maintenant, à commercial Réalité Augment? Donc euh, o g euh, o u g réalité o a u g Euh, au ou... ouais. Ouais, au Ruger, ouais, ça ne marchait pas. <rire> Réalité Hog. Donc, tout simplement, c'est toi qui as. dit que ça te rattraperait pendant l'émission. <rire> ouais, mais c'est une petite gaffe, là. Et toi, Luc? Pour moi, ça attendu à la fin, c'est pour. Pas... Euh, moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est euh, AskAlazormo. Sinon, vous pouvez voir euh, le contenu que je fais pour le podcast Auto euh, sur le site de Factor Geek aussi. Euh, moi, Facebook, c'est Famille Amis Plus, euh, donc j'accepte pas nécessairement n'importe qui. Pas que vous êtes tous n'importe qui, là, mais c'est plus familial euh, et euh, amical. Et euh, ben, je vais vous faire un petit, un petit scoop. Euh, J'enregistre en fin de semaine la nouvelle, le nouvel épisode de Histoire de Gamer. Et ceux qui écoutent ça, mon invité cette semaine sera Benoît Gagnon Ouh. de Monsieur Net. As-tu un compresseur? <rire> non, mais au euh, pire, je vais éditer au montage. Mais Benoît, qui est un, un, qui est vraiment un gars euh, super gentil, qui m'a beaucoup aidé dans, dans plusieurs choses, donc vous allez tous connaître ça sur, euh, sur Histoire de Gamer. Puis je vais avoir une copie euh, de pour PlayStation 3 de Ghost Recon Future Soldier à faire tirer. C'est une copie numérique Donc vous allez devoir le non, télécharger. C'est un n'avais Noël de cette année? <rire> non, il faut que je donne quelque chose à mes auditeurs. Ça fait longtemps que je vais donner quelque chose à mes, à mes auditeurs. Ça va être ça. Bon, ben, parfait. T'en as masse de stock à donner, t'as pas besoin de moi. Ah, <rire> <rire> en tout cas. Ben, merci les, les gars d'avoir été là. Merci à tous nos autres stars d'avoir été de la partie. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye, bye merci. Bonne semaine. Ici François-Dominique Laramé, alias FDL des Nerds et de l'analyse des Geeks. Vous avez aimé la réalité augmentée de ce soir? Bonne nouvelle, l'émission sera de retour la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Soyez-y.